A cause de mon talent je suis convoqué chez les chickens, yeah pari a plus rien de nickel T'as déjà dit d'une meuf que moi j'étais sonnerre utile Sois le bienvenu dans le système, où les médias la populace n'aime n t pas les ficelles Mise de côté comme une ficelle, au fait c'est c h a n mais quand ton pote sort mi、yeah. à mi-pelle, y e a Un fort de manger, sel u tu finiras par t é t o u f i s s a i r T'es dépassé comme le mini-tel, j suis aussi amer que le ministère Parole à vie c'est n i c h e n e jusqu'au linceul demande à Rafik ou bien i c h e m Tu me dis que j'ai des milliers de fans, mais dans mon coeur moi j'ai des millions de peines J'ai besoin de dollars, m'envie pas j'envie les frères qui prennent le large M'invite pas si tu sais pas manier le calame, dévie pas tu pourrais finir dans un polar Yeah, c'était la parenthèse minute peine Y'en a même chez les militaires d o n i a m e n v o i e des e-mails, et mon e-mail finit dans le Finistère La retour n e mon ami et chacun vit son quart d'heure Mon futur à l'horizon Et à mi-chemin y'a ma foi ma raison、mmh. Désolé mais tu n'es plus ton coup J'ai droit à l'or et au p r i x g o n court Car je crois qu'on a deux vies Et quand on dévie Un jour on paye le devis Moi j'ai grandi dans la rue celle qui préfère se battre plutôt que d'attendre le mécène J'suis e pas une idole, issue de la middle c l a s s Lidl j c ô t o i e beaucoup de gens qui me limitent Je dois me libérer de mes chaînes ゴーデン・ヴィッブ、セルモン・ク l ザン・ e ン、レトン・ダ・レブ、レトン・ e ィッ e レベルの高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さ l 高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは高さは